Tu as plus de victoires que de défaites. en as remporté plus d'un reste de petite putain trois balles en pleine tête une pour ma grand-mère mon grand-père et une pour mon cousin t'as pas gagné la guerre juste une barrette petit fantassin Ouh. gauche droite droite gauche front kick balayage des penalty pour un mois trois mois un an cinq ans 10 ans 20 ans 30 ans sans toi c'est déjà ça de prix oui, moi j'ai payé, payé le prix et j'ai du mal à l'écrire et du mal à le dire mais ma c'est pire debout jusqu'au dernier cri putain de maladie Je envie je suis un vaincu ah, ah, yeah, ah, yeah, ah, yeah. Toujours un vaincu ah,